Activité 6. 1. Est-ce que vous avez des chambres doubles Non, seulement des chambres à 3, 4 ou 5 lits. 2. La suite bleue est libre pour le week-end Oui, elle est toujours libre pour vous, monsieur. 3. C'est possible de faire la cuisine Oui, il y a une cuisine collective à chaque étage. Quatre. Vous acceptez les animaux Nous acceptons les chiens, monsieur. Cinq. Est-ce que les chambres sont mixtes Non, mais nous avons deux chambres pour des familles. 6. Quelle est la différence entre les chambres à 300 euros et les chambres à 400 euros? Les chambres à 400 euros ont vu sur la mer.